Tintin tintin tintin. Wow. Salut à tous et à toutes C'est Génération Manga épisode 497 497 euh, Samedi prochain Ce samedi-là qui vient, c'est le 24 octobre et on fêtera la 500 e On va se dire, mais en es 497. Oui, bon, on est en léger décalage parce que vous savez euh, que les soirées sont déjà, euh, comment dirais-je, réservées à l'avance et tout ça. Donc, euh, je ne pouvais pas la faire pile-poil pour la 500 e On va prendre 2-3 de, de semaines d'avance. Ah, ce n'est pas méchant, hein, vous n'allez pas non plus... Ah, vous se Bon, donc, donc la 500ème, la soirée, ce sera ce samedi-là, que ça vous plaise ou pas De toute façon, c'est comme ça, c'est pas votre marrant. Voilà. Et ça sera donc au Players Bar, euh, donc à Rion, euh, chez notre ami David. donc euh, dadou euh, donc au Players Bar je vous rappelle que c'est donc un, un bar à Rion euh, où il y a des consoles enfin des, des bornes d'arcade aussi euh, des flippers tout ça qui va bien et qu'on va faire des super soirées et, et euh, sachez aussi que vous irez aussi la semaine d'après parce que le samedi d'après il y a une soirée pour Halloween euh, organisée par Fan Corps et ça va être génial aussi donc en gros vous euh, bloquez vos deux samedis qui viennent voilà je veux pas savoir euh, vous marquez sur vos agendas et vous notez tout ça donc la 500ème qu'est-ce qu'il y aura il y aura du chant du cosplay tout ça genre, je ferai un Mini showcase, hein, forcément, vous allez pouvoir m'entendre me, euh, chanter en live si ça vous dit. Si ça vous dit pas, vous viendrez un petit peu plus tard une fois que j'aurai fini. <rire> donc voilà, mmh. j'impose personne en même temps. Si vous écoutez euh, l'émission, euh, vous avez l'habitude de m'entendre chanter. Donc euh, l'un dans l'autre, vous voyez. Euh, bon, moi <rire> et, euh, et puis voilà, et puis zut, bah. Donc euh, ça commencera à quelle heure Oui j'entends quelqu'un qui est en train de me dire ça Alors comment ça commencera à quelle heure Bah je sais pas, 20h, 20h30, euh, vous y êtes, vous êtes bien De toute façon je suis sûrement un peu avant, déjà avant, euh, vous inquiétez pas vous pouvez venir euh, Dès la fin de l'après-midi euh, vous aurez des trucs à faire, vous pourrez euh, boire un petit coup, euh, boire un petit coup c'est agréable Voilà et puis, et puis voilà quoi, bah vous êtes assez grands, je vais pas vous faire le topo non plus hein. Donc là, ça ème de Génération Manga, 500 émissions les enfants parce que c'est notre 11ème année Donc vous voyez qu'on rigole pas hein. Quand je pense, à, je vais vous raconter une petite anecdote hein, tant qu'on y est, euh, vous vous rappelez euh, sans doute, euh, bon, j'ai eu pendant toutes ces années euh, de moult euh, coéquipiers euh, pour euh, faire des interventions de temps à autre euh, dans l'émission et euh, un des coéquipiers qui était là euh, la deuxième année je crois je ne dis pas son nom, hein, euh, avait, avait un melon comme ça. Et euh, en gros, il s'était euh, montré assez indigne de faire l'émission. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et euh, donc cette personne très arrogante m'avait dit oh, « De toute façon, sans moi, l'émission ne pourra pas continuer. » Donc euh, la preuve est faite qu'il avait tort puisque euh, j'ai perduré bien longtemps après lui. Hein, donc euh, Comme quoi, les gens qui ont une grande gueule, ben voilà. Hein. Donc c'est tout ça pour vous dire que s'il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais de toute façon, tu n'as aucun talent, tu ne feras jamais rien. » Euh, sans moi tu n'es rien hein, tout ça bah, hein, vous pouvez les envoyer bouler hein, parce que vous voyez le résultat hein, <rire> ça sert à rien d'être arrogant tout ça alors je vous fais aussi un petit topo sur Rive de Gier parce qu'on était au concert donc de Rive de Gier euh, samedi dernier donc vous voyez on a des week-ends très occupés donc il y avait notre ami Bernard Minet bah, il est y lui-même toujours le meilleur hein, ça va sans dire il y avait François Fellman aussi euh, Alain Lorca et m a dit ça monsieur Girard euh, la nette de premier baiser donc voilà euh, c'est assez sympathique et tout ça euh, petit bémol parce que nous euh, à Génération Manga En balance, euh, sachez que monsieur François Feldman n'a pas daigné rester pour les dédicaces après le concert. C'est pas bien, ça, c'est pas bien. Voilà, donc euh, je, je tenais quand même à le signaler. Donc, euh, si jamais d'aventure vous êtes fan de François Feldman et que vous voulez un autographe de lui, je ne saurais trop vous conseiller de vous le coincer avant le concert parce qu'après parce que, qu le concert vous n'arrivez pas à avoir votre gribouille. Donc, euh, ceci étant dit, voilà. Non mais je voulais que ce soit clair, on est ici pour informer, j'informe, il euh, n'y a pas de problème. Donc voilà, maintenant que j'ai bien dit toutes mes conneries, <rire> je vais vous chanter une petite chanson. Alors, euh, la Goldorak Remix, c'est que ça fait deux semaines que je vous la fais et que je plante à chaque fois. Donc ce coup-ci, je vais essayer de ne pas planter. Hein Donc on croise les doigts. Des pieds et des mains, <rire> tant qu'à faire, pour être sûr que, que j'y arrive cette fois-ci. Mais je sais que je vais y arriver. Tu vas y arriver oui, ouais, t'es le meilleur Allez, ouais, ouais, ouais Allez, c'est parti, je me tais. <Marvel> Such yeah. O À coup vers nous, prince de l'espace, Viens vite, viens nous aider, Viens défendre notre terre, Elle est en danger. L'ennemi héréditaire Veut nous écraser, L'avenir du genre humain Tu l'as dans tes mains. A cours vers nous, prince des étoiles Viens vite, viens nous protéger Dans ton merveilleux robot Tu te bats encore Repousse tous les assauts Deviens le plus fort La terre a besoin de toi Pour battre Vega, Là-haut, là-haut Très loin dans l'espace Entre la Terre et Vénus Le ciel garde encore la trace Du prince Actarus Il rêvait de notre Terre La planète bleue Dont il voyait la lumière À cent mille lieues Viens défendre notre terre De justice et d'amour Toi, le chevalier solitaire Nous t'appelons au secours Nous voulons sauver la liberté De notre planète C'est la seule vérité étoiles, la grande guerre éclata et ce fut la final finale de ce De Vega. Actarus alors s'enfuit vaincu solitaire à travers les galaxies de notre univers.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 Dans ton merveilleux robot De lumière et d'acier Ce chevalier des temps nouveaux Se bat pour l'humanité Actarus à bord de Goldorak Voici la légende Que l'on va vous raconter Actarus à bord de Goldorak Voici la légende que l'on va vous raconter. Oui, je l'ai eu, je l'ai eu, je me suis pas planté ce coup-ci. Ah bah oui, ah bah tiens, Alors là, je l'ai eu. On est ah, je suis content. <rire> bon, allez. Euh, assez rigolé, assez rigolé, euh, qu'est-ce que je pouvais vous raconter d'autre Ah oui, oui, oui, euh, notez sur vos agendas pour le mois de février, c'est 27-28 février, si je dis pas de bêtises et j'en dis rarement euh, C'est euh, le salon Fanamanga, c'est à Isor, c'est à côté de Moulin euh, Donc euh, on vous prépare ça, euh, ça sera un petit truc aux petits oignons Et euh, normalement si tout va bien, on aura en concert Enrique, notre ami Enrique Donc le tout premier chanteur de Goldorak à court vers nous, prince de l'espace Voilà, euh, donc il ne chantera pas que Goldorak, hein, du Goldorak mais aussi d'autres choses Parce qu'il euh, avait fait euh, autant jadis de naguère. Euh, mmh. <rire> le, euh, manga sto, le Manga Fever, je dis pas le Manga story, ça avait <coughs> Manga Fever, donc euh, qui faisait une petite tournée uniquement dans le Sud, d'après ce qu'on m'a dit. Mmh, C'est un scandale Moi, je les ai vus à Japan Expo, mais je ne savais pas qu'ils avaient réussi à tourner ailleurs, et c'était que dans le Sud, où ils chantaient donc un peu d'autres chansons que Goldorak. Qu il y avait Sport Billy, il y avait Tom Sawyer, il y avait Denver, il y avait Aspector Gadget, tous ces sortes de choses. Donc, il vous chantera aussi un petit peu tout ça. Et euh, nous aurons aussi comme invité exceptionnel, là c'est du garantie du lourd, nos amis comédiens de doublage, Thierry Bourdon, notre grand ami Thierry Bourdon. Je vous en parle sans arrêt. Hein. Je vous rappelle euh, bien sûr que Thierry Bourdon il euh, double dans Fairy euh, c'est le héros Lelouch dans Code Guise c'est bien sûr Ramis d'Albator, c'est D'Artagnan sous le signe des Mousquetaires, c'était au labeur de la victoire, c'est Sony de mes tendres années. Ça en est plein partout, euh, que ce soit des vieux, des amis ou des récents. Il est partout, Thierry. Vas-y, Thierry. Et puis euh, vous pouvez voir son interview dans le Toi qui t'y connaît aussi sur Dailymotion, vous allez voir tout ça. Et notre amie Chantal Barouin qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir mais on va se rattraper là pour le coup euh, qui fait Erza donc dans Fairytale, et qui est aussi euh, la copine euh, de l'héroïne de Bones donc euh, vous avez fatalement entendu sa voix, notre amie Chantal Barouin qui sera là aussi euh, donc euh, ils seront tous les deux présents à fin 27 et 28 février, j'aurai le temps de vous en reparler oh que là là, on n'y est pas encore alors euh, je vais vous faire une, une autre petite chanson, hein, hein, une un peu plus rare allez on, on, on est des fous ce soir c'est le générique de fin d'Ulysse 31. Et oui, la première fois, il y avait un générique de fin, et ça s'appelle Ulysse 31. Alors attention, il ne faut pas se tromper, parce que le générique de début s'appelle Ulysse, et le générique de fin, il s'appelle Ulysse 31. Et puis, bien sûr, Ulysse revient, mais ça, je ne vous, vous la fais pas, celle-là. Allez, c'est parti Dans le froid, glacé de l'Olympe noire, les dieux malins ont en vain User de leur puissance, leur pouvoir, contre Ulysse 31 Dans le vide de l'espace infernal, fatigués, lassés, vainqueurs Ulysse, près d'une aurore boréale, réchauffe un peu son cœur Ulysse 31, qui espère, comme toi, pour demain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 Qui espère comme toi pour demain, qui recherche sa terre et les siens, Ulysse 31. Et oui, c'est un peu dur les chansons qui, qui finissent comme ça. En. En. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. <rire> qui se baissent, quoi. Qui n'ont pas une, un arrêt franc. Moi j'aime bien quand ça s'arrête franchement là. bah. <rire> Donc voilà, là, là c'est pas. Euh, voilà. Allez, on se met un petit peu d'action. On va essayer de conquérir l'immortalité et de ne pas louper son train, bien entendu. Galaxy Express 999. Superfin de l'espace, tu voles vers l'infini. Galaxy Express 999. On change les humains, mais leur donne la folie. Pour devenir immortel, il toujours fait rêver. Et pour le devenir, les hommes sont prêts à tout. À n'importe quel prix, n'importe quelle condition. Même s'il faut tuer, ils sont devenus fous. Galaxy Express 999, tu voles dans l'espace à des millions dannées lumière Galaxy Express 999, au peuple de toutes les races, tu mènes un train d'enfer Train de tous les délires, des fantasmes ou des caprices Dans la nuit tu déchires, c'est tabou, t'es interdits. C'est pas parce qu'avant moi les hommes finissent par pas mourir Qu'on peut pas changer ça à bord de cette galaxie Galaxy Express 999, super train de l'espace, tu voles vers l'infini. Galaxy Express 999, on change les humains mais leur donne la folie. Devenir immortel a toujours fait rêver. Et pour le devenir, les hommes sont prêts à tout, à n'importe quel prix, n'importe quelle condition. Mais s'il faut tuer, ils sont devenus fous.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 Folie, folie, folie, folie, folie, folie, folie, folie, folie, folie euh, oui. c'est la folie au Club Dorothée. <rire> Donc c'est notre ami Bernard Animal qui chante ça, bien entendu, vous saviez que Bernard Animal, en fait, j'ai toujours pensé, moi, que c'était pas franchement un chanteur, parce qu'il a une voix bizarre quand même, mais en fait, si, si, il avait un groupe avant, euh, il faisait aussi des chansons avant de faire des génériques, alors euh, voilà, j'ai pas encore réussi à trouver ce que ça donnait. Alors, je, je me méfie, hein, parce que comme je vous avais déjà raconté euh, une autre fois, euh, en général, quand j'essaie de trouver des chansons, des chanteurs autres que génériques, je suis bien déçu. Alors, euh, à mon avis, ça va être pareil, ça va être la même, là. Mais bon, euh, on ne sait jamais. Hein. <coughs> Toujours est-il que je vous conseille, quand vous allez dans les soirées et tout ça, de bien faire attention à votre porte-monnaie, à votre argent, parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas dans la foule quelqu'un qui pourrait vous les dérober. Je ne parle pas d'Edgar de la Cambriole, mais d'un héros bien français et euh, légèrement, euh, comment dire, animal. Renard sacripant Sacripouille, bouille, coquet coquin, renard chenapant, chaque ripouille sacré vaut rien. S'il vous parle main sur le cœur C'est que l'autre est dans votre poche Dans une église, tout en ferveur C'est sûr qu'il va voler les cloches C'est sûr qu'il va voler les cloches Bonny menteur, surtout menteur De couleurs, feu et d'artifice Escroc mignon, gentil, gentil filmeur Sa vérité c'est la malice Croisez son regard dans la rue Vos lunettes ont disparu Renard. Zagrypant, zagrypouille Coquet, coquin, Renard, chenapant Chacrypouille sacré vaut rien Renard voilà. On dit toujours qu'il est sympa Lorsque Renard vous serre la main Plus tard, en comptant sur ses doigts On s'aperçoit qu'il en manque un On s'aperçoit qu'il en manque un. On est marade, il est docteur On est poulet, boulet. il vous, vous rôtit On est il poisson faut Il est, il est pêcheur, pêcheur. on, on est, ruiné. est ruiné, il est parti Il manque pas d'air, le mariole Plus gonflé que lui, tu t'en vas wow. Renard, c'est lui le roi de l'entourloupe De l'esbrouf de l'escampette S'il consent à servir la soupe C'est qu'il a volé les assiettes Il a posé, il vous moissonne On vous pirate, il n'a qu'un œil On vous escroque, il vous mâchonne Mais le bouquet, c'est qu'il vous cueille S'il salue bien bas en courbette Ce qu'il a piqué vos chaussettes Renard sacripant bon. Ça bouille coquet coquin, renard chenapan, chaque ripouille, sacré vaut rien. Oh là... Piquant de loin, rusé de près si les renards désargentés, pour la débrouille, il s'y connaît, filou, filou, fripon futé. Filou, filou, futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac, des voisins, genre de loustique qui y a pas le trac. Si sûr de lui qu'il doute de rien. La vie roule bien pour cette canaille. Toujours bon train, il vole les rails. <cours> Renard sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard chenapant, chaque ripouille sacré vaut rien. Renard. Et eh oui, Renard, Renard, Renard. moi j'aimais pas du tout. C'est un dessin animé français. Ah, oh, c'est moche les dessins animés français. Caca boudin. J'aime pas du tout ça. Je sais qu'il y en a qui aiment. <rire> je jette pas la pierre. Mais la chanson est bien par contre. Alors il y a un autre truc. Comme quoi, ça peut être japonais, mais pas forcément sans ça. C'est parce que c'est vieux. Ça a l'excuse. C'est Tezuka. En fait, ça a inspiré beaucoup de choses parce que c'est... Un directement à ça que l'on doit Lady Oscar et oui euh, sans euh, ce que je vais vous chanter maintenant, bah, point de Lady Oscar mes bons enfants, et oui, parce que c'est vrai que Tezuka a, a révolutionné plein de trucs, alors euh, on, je vous rappelle aussi que vous pouvez me demander des chansons par dédicace j'ai omis ou de vous le dire, je l'ai dit sur Facebook mais je ne vous l'ai pas dit à l'antenne, je vous le dis maintenant euh, donc 06 17 54 07 19 06 17 54 07 19 pour m'envoyer un texto pour me dire euh, chante moi ça et euh, si c'est dans mes cordes vocales, je vous le ferai, donc euh, on vient de me demander à l'instant Goldorak de Les deux Mazinger de Michel Barouille Donc je vous ferai ça tout à l'heure Puisque la semaine dernière, notre ami Chris m'a coupé la, la chic Alors que j'étais en train de la faire Il a appuyé sur un bouton et ça l'a coupé en plein milieu la chanson Donc voilà, c'est malin ça Allez, donc euh, je, Vous savez toujours pas ce que je vais vous faire tout de suite hein. Et ben vous allez découvrir Princesse Tu as des habits de prince tu es notre petit prince, mais tu es né princesse, pour le meilleur et pour le pire. Princesse Saphir, Tu te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom. Princesse Saphir, quand tu es né dans ce royaume, un prince pouvait seul régner. Alors ton père a décidé que tu serais l'héritier Pour préserver l'amour et la paix Princesse, sa fille, tu as des habits de prince Tu es notre petit prince, mais tu es née princesse Pour le meilleur et pour le pire Princesse, sa fille, tu te fais passer pour un garçon Mais nous seuls nous connaissons ton nom Princesse fille, tu te bats pour rester fidèle au royaume de tes parents. Tu ne fais tourner ton épée que pour la liberté des illusions et des pauvres gens. Princesse Sapphire, tu as des habits de prince, tu es notre petit prince et tu es né princesse. Pour le meilleur et pour le pire Princesse Saphir Je fais passer pour un garçon Mais nous seuls nous connaissons ton nom Princesse Saphir Princesse Saphir Tu as des habits de prince Tu es notre petit prince Mais tu es née princesse Pour le meilleur et pour le pire Princesse Saphir tu te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom, Princesse Saphir. Tu te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom, Princesse Saphir. Alors, on me lance un sacré défi, parce qu'on veut que je chante une chanson que je ne chante absolument jamais C'est Dinky, <rire> Alors je la connais de fait pas bien parce que je la chante jamais celle-là. Mais euh, moi je m'en fous, hein. Je, je, je relève le défi. Donc euh, je vous chanterai Toudoudinki, il n'y y a pas de problème euh, si je vous fais Toudoudinki. Par contre vous m'excuserez si je connais pas par cœur du coup, <rire> parce que là voilà, pour le coup je la chante jamais. Mais c'est pas pour ça que je peux pas la faire. Donc euh, je procède par ordre, je vais d'abord vous faire euh, Goldrack et De Mazinger puisqu'on me l'a demandé. Et après, tout doux dinky, euh, ok, on est des fous. On, on est des. Ah Tout doux dinky nanana, nanana, Dinky, dinky. Allez, allez, je, je relève le défi. Alors, Marc, ça peut pas être pire que les biscuits, <rire> Alors, attends, où est-ce qu'il est, qu est Goldorak et de Mazinger Le voilà. Attention, vous êtes gourdes. Goldorak et les deux patrouillent de ensemble dans les airs. Ils livrent leur combat comme des héros et l'emportent toujours. Ce sont les plus grands super super robots, les Golgotes, et l'infâme Vega veulent le s'emparer de la terre. Mais c'est un rêve qu'ils vont payer très cher. Ils devront renoncer à leur complot. Goldorak et les deux Mazinga ensemble dans les airs, ils livrent leur combat comme des héros et l'emporte toujours. Ce sont les plus grands super super robots Actarus et son ami Alcor, tous deux unissent leurs efforts. Et réussiront, cette fois encore À réduire en poussière les autres vaisseaux Mazinga Patrouille ensemble Dans les salles Ils livrent leur combat Comme des héros Et L'emporte toujours Ce sont Les plus grands super super robots C'est pourquoi Aujourd'hui dans les villes Les enfants peuvent dormir tranquilles Maintenant Ils n'ont plus De rien à boire, ils sont bien protégés par leurs amis, Goldorak, les Mazinger, Goldorak. Ouh, c'est dur. <coughs> J'ai la gorge légèrement enrouée aujourd'hui, alors je peux pas la faire au top, mais ça c'est dur, c'est Michel Barou, il envoie du bois lui, qu'est-ce que tu veux Alors, vous êtes prêts Toutou Dinky. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Toutou Dinky, c'est un vieux dessin animé euh, dans le style Anna Barbera. Je ne sais pas si c'est Anna Barbera qui fait ça, mais sinon, c'est dans le genre. Et ouais, en fait, euh, c'est des gars qui ont un énorme toutou qui s'appelle Dinky, mais c'est un géant. Euh, c'est un, un chien qui fait, je euh, ne sais pas, quoi, 3 mètres. C'est un gros mage à vous, donc il casse tout. Hein, tu vois, C'est un éléphant dans, dans, dans un magasin de porcelaine, toutou Dinky. Et euh, bien sûr, euh, il fait des misères aux voisins. Il euh, y a les filles euh, qui sont toujours à côté. C'est un petit peu le même principe que Capitaine Caverne, hein, si vous, vous appelez. Il y avait trois filles avec le Capitaine Caverne Alors, Là aussi c'est pareil, il euh, y, y a des filles autour de Toudou Dinky, Toudou Dinky, ça donne ça. Dinky Dinky, un grand brin, oh, Dinky Dinky, dans le tout tout, modèle géant. S'entend vraiment <mum> Et je compagnon <rire> dinki je ne connais pas de meilleurs compagnons, non. Et ses dimensions sont en promotion avec son cœur et ses convictions. Oh dinki oh, dinki oh. Dinky Dinky, énervant. Oh, oh. Encombrant oh, le tout tout, modèle géant. Géant, dinky, dinky dinky, dinky dinky. dinky. Beau. je vous l'avais dit, je l'écoute jamais, je la connais pas. Hein, donc, mais c'est pas malin pour moi, je la connais pas. <rire> Quand même, hein, je veux pas dire. Bon, bref. Ceci étant dit, alors euh, qu'est-ce qu'on va vous faire maintenant Et maintenant, que vais-je faire Que vais-je vous chanter <rire> Alors, il faut que j'aille dans ma petite sélection. Euh, pa -pa -pa -pa -pa -pa -pa -pa. Allez, allez, j'ai envie de faire celle-là, parce qu'il faut monter sur le ring et se battre toujours, tel Rocky Balboa. Mais là, c'est quelqu'un d'autre, et puis je vous dis pas qui c'est. Tu te bats contre le monde entier, c'est ta passion, c'est ta vie. Au combat pour toujours triompher Toi tu cognes sans répit Vas-y Joe Toute la foule hurle ton nom Joe T'es le plus grand des champions Joe Car la boxe est ta passion Joe Toi le boxeur au grand cœur Vas-y Joe Le droit de tomber, Joe. Il te faut toujours frapper Joe. Va jusqu'au bout pour gagner. Pour le sport, tu es prêt à donner cette force qui est dans ton cœur. Tes efforts, tu veux les consacrer.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 Pas dommage parce que la première est quand même des années 70, elle est très très mal dessinée, réalisée, ça fait mal aux yeux. Et euh, voilà, alors que la deuxième elle est sublime parce que c'est bien sûr notre duo euh, Sugino Desaki qui œuvre au dessus, donc euh, les gars qui ont fait Cobra, Lady Oscar, Katsai, donc euh, autant dire que c'est magnifique. Donc Ashitano Joe, vous connaissez pas beaucoup parce que c'est très peu passé en France, c'est passé trois épisodes sur la 5 à l'époque, personne ne les a vus, même pas moi, c'est pour te dire. Et après c'est passé sur manga et après c'est sorti en DVD, donc c'est tout sorti en DVD, euh, l'intégrale en trois coffrets à super pas cher, puisqu'il n'est pas coulé, donc euh, vous les trouvez pour une misère, genre euh, c'est euros l'intégral, alors vous faites plaisir, parce que c'est de la bombe bébé, toi tu échapperas y pas, je te le montrerai à Chitanojo <rire> je parle à ma petite fée sur mon épaule, <rire> bref <coughs> on reste dans le sport on va faire du volleyball ah oh, les Serge, non, les attaquants t'es toc, mange toi ça <rire> et comme quoi, j'ai euh, un manga c'est jamais ce qu'on croit Wendy, Camille Alice Patricia, Isabelle et Katia Vous êtes les délinquantes de charme Et vous vous battez avec toutes vos armes Les livres et les cahiers Ne sont pas tellement vos amis Mais quand il s'agit de vous mettre au défi Vous devenez les super génies Attaquantes, attaquantes, vous les petites filles Attaquantes, attaquantes, vous êtes bien les plus malines Affronter le danger ne vous fait pas peur. Car en short, en basket, tu sais bien, vous les meilleurs. Attaquantes, attaquante, vous les petites filles. Attaquante, attaquante, vous êtes bien les plus malines. Gagner, toujours gagner. Avec vous, c'est facile d'y arriver. Sans jamais écouter les menaces. Des jalouses qui vous font la grimace Plus haut, toujours plus haut C'est toujours un match super beau Et pour la finale que vous gagnerez Tous les efforts seront oubliés Attaquantes, attaquantes, vous les petites filles Attaquantes, attaquantes, vous êtes les, les plus malines Affrontez le danger ne vous fait pas peur Car en short, en basket, oui, c'est bien vous les meilleurs Pour lui, Camille, Alice, Patricia, Isabelle et Katia Dans Avec vos tout yeux, tout plein de malice, vous êtes toujours les premières sur la piste Pour la gloire de Karim, le plus merveilleux de vos amis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 Et là, on voit quand même que c'était la première vague de générique d'Abbé, parce que dans la première vague de générique d'Abbé, quand ils faisaient des versions longues, ils se sont un petit peu triturés les ménages, et ils ont quand même fait plusieurs couplets dedans. Tandis qu'après, sur la fin, ils se foulaient moins. C'était euh, le même couplet deux fois. Et donc euh, voilà, on, on s'en met la différence là. Tu vois, ta quand on sent que c'était au début, tu vois, on avait bien trois couplets différents. On s'est cassé le cul à écrire des paroles. Merci Jean-François Pory, alias Jean-Luc Azoulay, mais sûr on le sait. Et on se faisait tellement chier qu'on s'est même amusé à faire une... des cassettes quatre chansons. Donc on a écrit trois chansons de plus encore pour les autres trucs et donc vous pouvez tout aussi trouver sur la phase B des attaquantes attaquantes la super équipe et oui Dès les débuts on a vu que tu savais jouer et très vite on a su tout ce que tu voulais Volley est très vite, vous avez gagné Et on vous a appelé les attaquantes La super équipe Les attaquantes Avec un seul cœur Les attaquantes La super équipe du volleyball Vous êtes les meilleurs Les attaquantes La super équipe Les attaquantes Avec un seul cœur Les attaquantes La super équipe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 La super équipe du volleyball Vous êtes les meilleurs Les attaquantes Il Il y met tout son cœur Mais tous ses efforts en enfin Sont récompensés Elles ont le goût de l'effort Ils le font dans tous les ports Pour être le plus fort Il faut se bagarrer Alors on peut s'appeler Les attaquantes La super équipe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 Alors, je vous parlais tout à l'heure des dessins animés français qui n'étaient pas beaux, mais des fois il y a des dessins animés américains qui ne sont pas terribles non plus. Enfin, bof, c'est un petit peu ennuyeux quand c'est l'histoire de jeunes adolescents riches qui ont des piscines dans leur voiture ou ce genre de choses. Enfin, vous avez peut-être reconnu. Par contre, la chanson, elle est encore une fois très bien, puisque c'est notre amie Valérie Barouille, la fille de Michel Barouille, qui interprète ça. Bienvenue au club BCBG. Relax in anger, the Beverly Hills Dans tes délires, sois cool Damie le select, derrière la colline Où le soleil fait comme une boule Soleil et panier Rendez-vous au club BCBG C'est la vie dorée. BG, po le chic, il faut savoir choquer. A Beverly Hills. T'es Starting Ninja dans ta limousine. Comme une étoile d'Hollywood. Pour toi c'est normal d'avoir la piscine. Où ton moral jamais ne coude. Rendez-vous au club BCBG C'est la vie dorée BCBG pour le chic, il faut savoir choquer à Febber Hills Oh yeah Pour le chic Il faut savoir choquer à Begolé Rendez-vous au club BCBG C'est la vie dorée, BC, BG, pour le chic, il faut savoir choquer, à Beverly hills. Eh oui, il faut savoir choquer à Beverly Hills. Euh, je ne sais pas si vous savez. Si vous ne savez pas, ben, je vais vous l'apprendre parce que je suis là un petit peu pour ça. Euh, Est-ce que vous vous rappelez de l'émission de France 3 Facile à Chanter Et, euh, Présentée par Pascal Bruner. C'était Autant euh, Jadis de Naguère <rire> sur la 3 à 20h. Euh, C'était un jeu donc, où il fallait chanter les chansons, hein, logiquement. Et euh, donc, vous avez des choristes qui euh, chantaient un peu tous les génériques. Et parmi ces choristes, dans l'émission, il y avait Valérie Barouille. Et elle connaissait toutes les chansons. Donc elle connaissait tous les gens. Et en fait, c'est elle qui chantait tous ces génériques, là, de la 5 et tout ça, les Crémy, les Vanessa, toutes ces sortes de choses. Et oui, oui. Ah ben, si je ne prends pas, voilà. Vous avez appris quelque chose Si vous voulez apprendre aussi plein d'autres choses, je vous conseille l'excellentissime podcast de mes potes euh, de Tokuscope, qui, je ne pas en ce moment, ils y vont comme en 14, là, et, uh, ils nous sortent plein de vidéos super intéressantes. Donc la dernière en date euh, traite des Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Vous vous rappelez ces, ces personnages euh, euh, marionnettes, voilà, je vais y arriver, je trouve plus mes mots. Euh, donc c'était des marionnettes dans les années 60-70 en super marionnition. Et euh, ça a inspiré plein de choses les Thunderbirds par exemple quand Actarius il va dans son vide d'ordure pour se transformer euh, pour atteindre Goldorak ça c'est hérité directement des Sentinelles de l'air parce qu'elle faisait pareil tu vois, elle aussi elle faisait des trucs pas possibles pour arriver dans les vaisseaux et compagnie Donc je vous conseille cette excellentissime euh, émission qui sera suivie dans peu de temps par une autre qui traitera du côté japonais de la chose de Bomber X puisque Bomber X c'est même, le même principe c'est donc une série faite avec des marionnettes aussi euh, selon le même principe que Thunderbirds et Bomber X Bomber X ça faisait ça le générique dans l'espace il sidéral un navire spatial surgit d'un grand trou noir recruté À travers l'univers, se fait fort de vouloir protéger la terre avec toi, Bomber X. L'amour qui existe entre les humains. loin de la terre, Héraclès, Cyril et Léo seront fiers de toi. Et voilà, voilà, voilà, voilà. Alors, euh, je vous en avais peut-être parlé la semaine dernière, je ne sais plus, j'avais déjà l'information parce qu'elle est tombée récemment. Il va sortir donc un CD, enfin un coffret de 5 CD euh, du club Dorothée, enfin des années Dorothée, un peu de ça, tout ça, récréado, tout ça. Euh, fin novembre ou début novembre, je ne sais plus, enfin dans ces goûts-là. Et malheureusement, ma joie fut de courte durée parce que je caressais doucement l'espoir d'avoir enfin les inédites euh, génériques qu'on voulait et que nous appelions de nos vœux. Eh ben, que nenni, que nenni, que nenni. Apparemment, vous allez pouvoir gagner, garder votre pognon. C'est pas la peine d'acheter ce CD parce qu'apparemment, sur les 5 CD, il y aura un seul CD de générique et en plus que les génériques les plus courants de l'univers, euh, les cités d'Or, les de et ces choses-là qui sont même pas du AB en plus. Donc, euh, pour le reste, on aura du Dorothée, euh, du Hélène, du Christophe du du Carlos, du machin et j'en passe des pas des non des moins des plus, des plus pires <rire> euh, non c'est une horreur non mais, donc c'est des galettes euh, qui vont me servir de frisbee tu vois donc euh, personnellement moi même je vous déconseille totalement et définitivement l'achat de cette chose alors euh, après je ne suis pas responsable si vous voulez l'acheter quand même faudra pas vous plaindre je vous aurais prévenu donc voilà donc sachez que voilà alors euh, puisqu'on parle de Carlos, on va se mettre une chanson de Carlos. Une chanson un peu sympa, puisque c'est euh, la chanson de son dessin animé, son vil dessin animé, bien pourri là aussi. <rire> Mais euh, la chanson est rythmée, elle envoie du bois, alors c'est pour faire la, la teuf. Hein. Faisons la teuf. Un vieux perroquet un peu trop bavard, camions sympas de et des délire. Des de des et mamie partir. Qu'est-ce Qu quête nous, nous présente aventure à nous en délire sur les petits Nous on vous, vous attend, attend pour partir Boula boula et Caricos, dans les là avec Alos Boula boula Quand y a l'eau qui fait le froid mon pote Carlos Allez on chauffe on chauffe nan, nan, nan. on fait la fête au Players Bar samedi pour la 500 ème de génération manga hey ouais c'est na la na na na na le na na na et na un Carlos, y qui fait le poids, Mon pote Carlos, mon pote à moi, oula oula, n'aimez pas gosses, avec Carlos L'attitude zéro, c'est pas du gâteau, mais qui peut stopper un héros J'ai les pieds musclés et du soufflant trop quand il faut. Boula boula, les calicos. C'est un boula avec Carlos. Boula boula, quand il y a un os qui fait le poids Mon pote Carlos, mon pote à moi. Boula boula, les calicos. Mais prend avec Carlos. Boula Boula quand un y qui fait le froid Oui, je comprends pas ce que tu dis. C'est ça. Avec, avec Carlos. Avec Carlos. Eh oui, hein. oui je sais, c'est nul, mais ça envoie du bois. T'as envie de danser là Hein Bah oui, si si, t'as envie de danser. Bon, je t'ai mets un petit truc. Je vais mettre un truc maintenant un petit peu plus doux. C'est un truc doux pour mettre douce. <rire> je ne dis pas ce que c'est. C'est <coughs> très doux. Et euh, ou alors un demi doux, un demi doux, un demi doux, un demi doux, un doux. Comme un rêve trop beau pour y croire, comme un trésor. On en parlait comme d'une belle histoire. Pourtant, elle existait. Est arrivé un beau matin, dans le monde des. Entrait sur son chemin, un petit magicien. Il Elle lui dit que c'était la dernière licorne. Elle était belle comme le jour était celle pour qui toujours On aurait bien donné sa vie, son âme, son, son amour Pourtant elle avait le cœur lourd Ne fut fait qu'elle était la dernière licorne Sont allés à l'aventure À travers la forêt Tous les, les animaux fous de fous la de nature. nature Venez les saluer Ils ont affronté le méchant roi Et le taureau de feu Elle a toujours su garder la foi En son rêve merveilleux Ne plus jamais être la dernière licorne Jamais être la dernière licorne Voilà chantée par Corinne Sauvage. Coin Sauvage qui faisait pas mal de, de chansons. Donc La Dernière Licorne, c'est un film d'animation que vous pouvez trouver en DVD. Malheureusement, sur le DVD, il n'y a pas la chanson française. C'est bien dommage. Donc vous ne pourrez pas, du coup, écouter la chanson euh, sur le DVD. puisqu'il n'y est point Eh oui, oui, qu'est-ce que vous voulez C'est mmh, une chose qui arrive. Donc, quand une sauvage qui a chanté avec Bernard Minet, j'ai le pouvoir Et puis, bien sûr, aussi, chez Rafa, parmi toutes les femmes, toutes ces sortes choses. <rire> euh, on change un petit peu de registre maintenant. Euh, on va écouter du Jacques Cardona, euh, le défunt, mais heureusement, Jacques Cardona. Jacques Cardona, qui n'est autre que le chanteur des Cités d'Or. Et eh oui, entre autres choses. Et de Ulysse revient et euh, Jacques Cardona il a aussi interprété donc un générique pour une série américaine euh, qui est euh, assez méconnue, hein. elle a disparu un peu des radars faut dire qu'elle n'a pas été diffusée depuis années. c'était avec Bruce Boxleitner, c'était Franck Chasseur de Fauves Sous le ciel brûlant d'extrême orient Les chasseurs de fauves et d'éléphants leur vie en Safari, chasse l'ennui en Bugatti, l'aventure était belle en Asie. Wow. Passe leur vie en Safari, c'était le temps d'avir. La di Tu es l'île du levant Et ta brousse est un nid de serpent Un fauteuil manuel De la viande de gazelle Oui la vie en Asie était belle C'était le temps des colonies Chasse l'ennui en Bugatti C'était le temps des colonies Alors, elle est pas mal, la Franck Chasseur de Fauve. Hein Moi, j'aime bien, en tout cas. J'aime bien Jacques Cardona. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, on va maintenant remonter le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. le temps. À l'âge de la préhistoire. Avec notre ami Ryu. Ah oui, si je vous le dis en japonais, vous savez plus qui c'est. <rire> Donc, c'est passé sur la 5, essentiellement. Mais néanmoins, il y avait un générique AB dessus. Parce qu'en en fait, c'était des séries que AB avait achetées, euh, en gros. Et euh, les séries qu'elle trouvait moins bien, elle les refilée à la 5, à une époque. Et euh, comme Nolan, je viens de le dire, euh, c'est une série très vieille, les années 70, ça, ça fait mal, oh non, non, on va pas passer ça au club Dorothée, on va le mettre sur la 5. Comme ça, il à la 5 tout ce qu'il voulait pas, en se disant on va leur refiler les merdes, sous-entendu, comme ça, euh, au moins, euh, c'est eux qui feront pas d'audience. Ça se défend comme plan. Hein. Allez, Nolan, Nolan, l'enfant des cavernes par Jean-Paul Césarie, toujours le chanteur Nicky Larson, mon garçon. fond des cavernes, à l'eau de l'humanité, contre tous les dangers qui te cernent, tu sauras toujours résister, car tu as dans le cœur l'étincelle magique, plus forte que la peur, ce courage fantastique, qui saura te Victoire, l'aube de l'humanité. Car tu as dans le cœur l'étincelle magique, plus forte que la peur, ce courage fantastique. C'est avec Nolan et on enchaîne avec nos années Dorothée de Lorenzo qui est arrivé de G que l'on va se quitter cette semaine et se donner rendez-vous la semaine prochaine et ça sera Palastar Starfico! La Starf à semaine prochaine